Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle émission du Podcast Auto, émission du 2 septembre 2014. L'année est en train de nous passer entre les doigts, c'est assez incroyable, je me vois déjà en train de pelleter. <rire> Mon entrée, c'est l'enfer, me semble que j'ai pas vu l'été passé. Mais bon, que voulez-vous, on va s'amuser ce soir en parlant voiture électrique avec... Mon invité, quelqu'un qui est un régulier sur l'émission, sur vient faire son tour après une fois ou deux par mois, c'est Simon-Pierre Rioux de Lavec. Salut Simon-Pierre! Bien le bonjour Luc! Ça va bien? Ça va très bien, on a eu un été euh, intéressant, euh, mais c'est vrai que ça, ça passe vite. Hein? Là je regarde dehors, dehors c'est déjà noir, euh, le, le soleil disparaît rapidement de nos jours. Oui, ouais, je, je trouve ça spécial parce que trois jours par semaine, je vais, je vais m'entraîner au gym le matin puis je me lève à 5 heures, puis je pars. Puis... À un moment donné, il fait clair dans un très court laps de temps. Quand je sors à 5 heures le matin, il fait clair et puis euh, là, ce n'est plus le cas. Donc, euh, puis ça fait un petit bout que ce plus le cas. Puis là, même à 6 heures, ce plus le cas. Donc, quand les journées raccourcissent comme ça, euh, c'est ça. Ça veut dire que euh, l'été euh, achève et l'automne puis l'hiver s'en viennent. Mais bon, on, on oui, est point. habitué il faut être encore plus discipliné pour se lever à cette heure-là, pour quitter la maison, oui. pour aller prendre soin de sa santé. Oui, mais euh, je te dirais tu, depuis, depuis une couple de semaines, tu sais, je conduis des, des autos électriques, puis le fait de ne pas avoir arrêté à la arrêter, à, à arrêter à station d'essence le matin à 5 heures quand il fait froid, ben là, c'est pas pire, il fait pas froid. Mais je peux imaginer l'hiver, comment, tu sais, juste débrancher ta borne, puis partir, puis pas avoir à te casser la tête avec, faut que j'arrête gâser un matin, puis il fait moins 40, puis moi, me les geler, tu sais. Ça, ça doit être quand même pas c'est si pire euh, ah, oui. on pourrait en parler beaucoup de l'hiver mais je pense qu'on va essayer de profiter quand même de, de la fin de l'été qui vient avant de se lancer dans ce sujet là ouais, ouais, on parlera du mais <rire> que ça soit un petit peu plus proche Euh, donc c'est ça moi assez plein d'auto électriques on en fera des comptes rendus un peu plus tard là, mais j'ai eu la chance de conduire la Volt la Focus électrique, la Spark électrique euh, ça c'est grâce à Bourgeois Chevrolet parce qu'il euh, n'y en a pas sur la flotte de presse de GM euh, j'ai aussi euh, cette semaine la Nissan Leaf Donc, tout plein de voitures électriques intéressantes, puis on va en, en reparler plus tard. Il me reste la Soul aussi, euh, la Soul qui devrait arriver au mois d'octobre dans la flotte de Kia. Donc, ça s'en vient. C'en est une qui euh, m'intéresse grandement par son look et son, euh, pour, surtout pour Mac, va avoir beaucoup d'espace ah, dedans. une voiture vraiment intéressante. Euh, L'intérêt des consommateurs est à son plus haut pour ce véhicule-là, puis les gens se battent littéralement pour euh, pouvoir euh, mettre un dépôt pour pouvoir l'acheter. Il va y avoir seulement... 70 véhicules disponibles pour les consommateurs euh, d'ici à la fin de l'année et une trentaine pour des flottes commerciales, donc euh, c'est certain que les gens qui avaient déjà fait un dépôt sont en priorité pour euh, en faire l'achat, mais il ne faut pas se décourager parce qu'il y a toujours euh, des gens qu'on va appeler par la, par la suite pour dire « bon, ben, le véhicule est arrivé, est-ce que ça vous intéresse toujours? » Puis leur vie a changé, les, les, la situation a changé, puis… Ils vont refuser, donc c'est le prochain sur la liste, donc on ne on veut pas décourager personne. Si ça vous intéresse encore et toujours la Kia Soul, s'il vous plaît, allez voir un des concessionnaires euh, attitrés à Platinum qui est aussi euh, enregistré pour vendre la, le véhicule électrique Kia Soul mm -hmm. parce que les, euh, les listes d'attente peuvent quand même se remplir. Oui, mais c'est ça, ça va être un véhicule intéressant. J'ai hâte de voir aussi, euh, ça va être quoi l'autonomie, la véritable autonomie et tout ça. Parce qu'à date, dans la, tempér dans la température qu'on a, soit que, bon, c'est sûr probablement que les constructeurs, ils vont euh, d'une manière assez, euh, ils, ils se protègent, puis ils veulent pas nécessairement lancer des chiffres dans les heures. Mais je regarde euh, toutes les voitures que j'ai essayé j'ai dépassé l'autonomie que le constructeur annonce, comme euh, la Leaf, on parle de 120 km d'un document de presse, puis j'ai fait 160, puis il me reste à peu près encore 15 km. La LIF qui est très intéressante parce que rendue à 15 km d'autonomie restante, euh, au lieu de te marquer des chiffres, on te met trois petits, euh, trois petits tirets. Qui veut dire ça, votre brancheau plus sacrant. Exactement. Assez, assez pas de, de trouver où est-ce que tu en es. Fais juste te brancher. C'est pas, pas une bonne idée de continuer. Non, Gruetoir <rire> ou, ou soit très bon pour savoir le nombre de kilomètres qui te reste que, faire les calculs aux mesures que tu avances parce qu'on ne te donnera pas de détails. Et ça, mm. j'ai trouvé ça assez spécial. Euh, puis, mais tu sais, 160 km quand c'est annoncé 120 et que la. Avec la Spark, j'ai fait, euh, fait quand même beaucoup de kilomètres aussi, probablement au-dessus de ça, 160 aussi, sur une charge. C est, c est, ça, ça dépasse grandement. Même la Volt, qui, quand je l'avais essayé euh, pour le modèle 2013 en 2012, c'était au mois de novembre. J'avais de la misère à faire mon, mon, mon 54 km revenait revenir du travail quand c'est supposément 60 parce que le moteur partait tout le temps, il faisait trop froid. Mm -hmm. Puis là, j'ai fait toute ma semaine. Euh, sans prendre d'essence du tout. Je l'ai retourné avec la même, la même, le même plein d'essence que, que Jim l'avait donné content, avec. Ils être fiers de toi. Hein? Puis, oh oui, ils sont, sont super fiers à ce temps-là. <rire> puis euh, C'est ça, ça, ça a super bien été. Puis, je veux dire, La Volt elle, est vraiment super comme voiture. Comme je disais, si vous avez le saut à faire, comme je l'ai déjà dit, si vous avez le saut à faire vers la voiture électrique, la Volt, c'est un bon premier pas parce que ça vous montre comment travailler une voiture électrique, comment conduire une voiture électrique, mais vous êtes pas mal pris si jamais arrive quelque chose, Fait que c'est quand même super intéressant. Mais on va y aller avec notre sujet principal. Tout ça, ça fait un an, euh, Bon, ça fait ou ça va faire un an que tu roules en voiture électrique, tu voulais nous faire un peu ton compte-rendu, ton expérience de la dernière année en voiture électrique, donc fait, fait oui, compte-nous compte ça. Je trouve que c'est important de, de pouvoir faire un petit compte-rendu comme ça, C'est l'expérience qui fait que la conduite euh, devient plus facile. Donc, au début, les gens, euh, avant même d'acheter le véhicule, se posent la question est-ce que ça va être difficile de s'adapter à ça. On parle beaucoup d'autonomie, mais c'est pas juste ça aussi. C'est le fait que tu te sépares d'un apprentissage d'une vie, d'arrêter une station d'essence. Ouais. Puis aussi, c'est euh, le fait qu'on doit euh, conduire ça peut-être un petit peu différemment Dans la, dans la routine de tous les jours, c'est ça que les gens doivent, doivent comprendre, c'est pas dans la routine de tous les jours qu'on conduit ce véhicule-là différemment, parce que dans la routine de tous les jours, là, on s'amuse, on s'amuse, on profite de l'accélération, on chauffe, on, on, on climatise, on profite vraiment de ce que le véhicule a à offrir, euh, le système de son euh, ou le, le silence complet, mm -hmm. c'est vraiment une, une, des véhicules qui sont... Hyper intéressant. Fait quand on parle d'autonomie, c'est quelqu'un qui vraiment veut aller plus loin que ce qui est promis ou qui va faire plus que le Canadien euh, commun qui va faire parce qu'un Canadien normalement, un Québécois, va faire environ 60-65 km par jour. Ouais. Donc, le véhicule remplit toutes ces conditions-là. C'est seulement qu'on a vraiment besoin, comme toi, tu es un petit peu à. À la, à, à la limite ou à l'extrême euh, des gens, euh, parce que tu fais beaucoup plus de kilomètres que les autres, puis euh, c'est pas tout le monde qui est dans ta situation, puis la grande majorité gagnerait énormément à, à, à comprendre un petit peu que, quand on parle d'autonomie, c'est pas si important que ça pour le commun des mortels, parce qu'ils vont être capables de faire leur journée. Sans aucune difficulté, que ce soit hiver comme été. Ils capable être capable de mettre le chauffage. Il n'y a aucun problème du tout. C'est en conduisant ce véhicule-là pendant une année au complet qu'on s'en rend compte. Puis que peut-être qu'au début, on prête un peu trop attention à ce, à ce facteur-là, au facteur autonomie. Puis euh, ça nous empêche de peut-être mieux profiter du véhicule en se disant, Bon, mais peut-être que je devrais fermer le chauffage. Au cas où que je ne sois pas capable de revenir à la maison, mais Savez-vous quoi? Ça ne vaut pas la peine. Ouais. Il faut, commençons à conduire le véhicule comme un véhicule normal. Puis s'il y a une petite panne, bien, il y a toujours des bornes autour. On, en 2013, quand j'ai pris possession de mon véhicule, il y avait quoi? Il y avait peut-être 120 bornes publiques de moins qu'il y en a aujourd'hui. Mm -hmm. Puis quand les gens vont prendre possession de leur véhicule d'ici la fin de l'année, Ben, encore là, tout avoir, va avoir changé parce qu'on parle maintenant de, de réseau de recharge euh, des bornes à haute vitesse. Ça, c'est euh, exceptionnel. Il y a eu des, des, euh, des articles là-dessus dernièrement à savoir est-ce qu'on veut vraiment avoir un véhicule qui va avoir plus d'autonomie ou est-ce que c'est mieux d'avoir un véhicule avec 160 km d'autonomie qu'on recharge plus plus régulièrement et qui va coûter moins cher. Donc, est-ce que c'est plus important d'avoir un véhicule électrique moins cher ou un véhicule électrique qui va être un peu plus cher avec le double ou le triple d'autonomie? Ouais. Puis, les spécialistes s'accordent pour dire que le véhicule à 160 km qui peut être rechargé avec des bornes à haute vitesse, des bornes rapides, euh, à un prix beaucoup plus bas et beaucoup plus important pour que l'électromobilité prenne vraiment son deuxième envol cette fois-ci. Je pense, je pense peut-être, ce' le, le, on dirait en anglais, le « sweet spot », le petit le, la ligne médiane serait peut-être une auto avec 200 km d'autonomie puis des bornes, rap, des bornes de recharge rapide Parce qu'un coup, tu as fait, mettons, on calcule qu'on conduit à 100 km heure, tu as fait à peu près deux heures de, de, de route. C'est peut-être pas méchant d'arrêter un petit peu, dégourder les jambes, prendre un café aller faire un tour à la salle de bain. Pendant ce temps-là, avec tes bonnes rapides, tu as rechargé ta voiture en majeure partie, puis tu es bon pour repartir un autre petit bout de, un autre petit bout de chemin. Oui, puis tu sais aussi, un, quand on fait un trajet, là, ben, tu pars de chez vous. Tu es dans des rues euh, de ta communauté. Tu roules pas vite. Là, tu roules Il y a des limites à 40 km, il y a des limites à 50 km. Mm -hmm. fait que tu dépenses pas de temps d'autonomie. Puis après ça, bon, là, tu rentres sur l'autoroute, c'est là où tu en dépenses plus. Ouais. Pis, quand tu arrives près de ta destination, encore une fois, tu, tu sors de l'autoroute, donc là, tu roules moins vite. Donc, ce 200 km-là, promis sur autoroute, ben, il t'en donne plus quand tu roules euh, dans des quartiers euh, plus résidentiels ou en ville. Donc, tu sais, c'est pas un 200 km euh, qui est restreint complètement. Non. Il y, a, il y a différentes euh, accélérations qu'on va voir, etc. Mais tout ça pour dire que l'électromobilité va beaucoup changer au Québec dans les prochains mois puis j'en suis le premier qui est extrêmement heureux parce que ça va on n'aura plus besoin vraiment de discuter autant d'autonomie parce que si jamais tu accélères plus vite ou tu vas plus vite qu'un autre ou tu chauffes plus qu'un autre euh, puis tu as besoin de plus d'énergie de ta batterie, bien tu vas juste t'arrêter un petit peu plus souvent puis les bonnes rechanges haute vitesse, ce qui est exceptionnel avec elles, c'est que Au début, quand tu commences à recharger, la recharge est très, très vite. Fait En 5 minutes, là, tu peux te récupérer 30-40 km et même plus euh, assez, assez vite. C'est super impressionnant pour quelques sous, encore une fois. Ouais. Alors que si tu veux vraiment le recharger au complet, tu n'es pas obligé. Là. Euh, si tu veux le recharger au complet, là, la, la, la recharge ralentit petit à petit pour protéger la batterie. Ça, ça, ça fait même ça quand tu le recharges à 240 volts. Fait que si tu es un voyage, puis tu décides d'arrêter plusieurs fois, mais des petites des petites recharges, donc un, un, un petit bout de temps, tu ne vas pas perdre tellement de temps, mais tu vas te recharger très rapidement pour des, des, des, euh, des, euh, de l'autonomie qui en vaut vraiment la peine. Fait que je pense que ça va être une, une belle façon euh, pour les gens de faire un top-up, de se recharger de façon euh, rapide, puis de plus avoir à se poser de questions, est-ce que je devrais ralentir, est-ce que je vais arriver à destination? Il va y avoir ces stations-là, le long des autoroutes, puis autour des grandes villes, qui vont nous permettre de justement euh, se recharger sans avoir à, à planifier trop trop euh, nos déplacements. Là, on parle de, de camp, ces bornes-là, on parle d'ici la fin de l'année, beaucoup de, char de, de de bornes rapides, où là, on parle sur plusieurs années, d'après ouais. toi. Regarde, ce sont de gros investissements. Il va y avoir, des, avoir des, euh, des compagnies privées qui s'y investissent présentement pour euh, dé développer un réseau. On parle ici du réseau Azra, mm -hmm. euh, de bornes rapides, qui veut aussi euh, avoir des bornes à 240 volts qui vont être juste à côté. Parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Tu as une bonne rapide qui fonctionne moins bien, qui est occupée par euh, où y a une, li une, une ligne d'attente. <rire> On ne sait pas ce qui peut arriver. Fait que, pendant ce temps-là, tu pourrais te débrouiller avec une bande de 240 volts en attendant. Il euh, y a aussi le circuit électrique euh, qui ont toujours promis d'avoir de, des bornes de recharge haute vitesse au fur et à mesure que la demande se fait, puis je pense que la demande est là, donc il devrait, on sait quelque chose, euh, une des premières annonces qui va être faite, ça fait un petit bout de temps qu'on en parle, c'est euh, l'autoroute euh, 40 entre Montréal et Québec, où le, le, le ministère des Transports prévoit avoir un corridor entre ces deux grandes villes-là, avec cinq bornes de rechange haute vitesse, puis tu sais, on n'est pas obligé d'en avoir autant que ça pour un corridor de 250 km, mais simplement que justement, si une qui est occupée, si quelqu'un part d'une autre partie du corridor, on n'est pas obligé de partir exactement de Montréal, on peut partir de Drummondville. Puis, à un moment donné, à mi-chemin, à Drummondville-Québec, on a besoin de se recharger. Donc, il faut penser à tous ces, ces, ces facteurs-là pour placer les euh, c'est Ça va vraiment, vraiment être, un, un, comme je te dis, un coup d'envol très, très, très important pour l'électromobilité au Québec. Les gens vont avoir à se poser la question maintenant, est-ce que j'ai besoin d'un véhicule électrique avec un prolongateur d'autonomie, comme la Chevrolet Volt, ou prendre une hybride rechargeable, mm -hmm. euh, où je vais pouvoir brancher puis j'aurai une, une borne, pas une borne, mais j'aurai un moteur à essence qui va recharger la batterie, ou est-ce que je peux juste aller à ces bonnes haute vitesse là, parce que ça va remplir tous mes besoins. Ouais, ben le, le, le propriétaire de la Volt, présentement, ne se pose pas la question parce qu'il n'y a pas, il y a pas de, de port de recharge rapide sur son auto. Exactement. <rire> que lui, Exactement. il est un peu dans le trou. Mais c'est ça, il va falloir aussi, puis ça, c'est une question importante aussi, si vous décidez de vous acheter une voiture électrique dans les mois euh, qui, qui, qui s'en viennent, euh, la, la VOLT et la Ford Focus n'ont pas de port de recharge rapide. La LEAF, là. La SPARC, là. Mais c'est deux standards différents. Mm -hmm. euh, la LEAF, c'est CHAdeMO. Puis la SPARC, c'est SAE. C'est-tu SAE si je me trompe? SAE Combo. OK. Mais ça, ça n'a aucune importance au Québec. Simplement parce qu'au Québec, on va installer des bornes qui vont avoir les deux standards. OK. Fait que oui. Toutes les bornes vont être comme ça. On s'est organisé dès le départ, en discussion avec tous les intervenants en électromobilité au Québec, pour s'assurer qu'on aurait les deux standards. Comme ça, il n'y aurait pas de, de favori. Mmh. Euh, le consommateur ne serait pas pris en otage, puis on ne lui dicterait pas quel type de voiture il devrait acheter. Parce que je veux dire, la, la personne qui a acheté une BMW i3 avec un port de recharge haute vitesse, qui veut pouvoir profiter de ces, ces bornes de recharge-là, puis a payé son véhicule beaucoup plus cher qu'une euh, qu'un Mitsubishi, ouais. qu Mitsubishi Iniev, qui ouais. a le, le port de recherche aux vitesses, puis il ne pourra même pas en profiter, T'sais, il serait un petit peu frustré. Alors qu'avec ce qu'on a prévu en ce moment au Québec, puis comme j'ai dit, tous les euh, acteurs en électromobilité sont d'accord, on, on part dès le départ, comparativement à tous les autres pays, comparativement à toutes les autres États et les autres provinces au Québec, au Canada, on va avoir ces bornes de recherche avec les deux standards, il va avoir les deux pistolets. Puis quand on arrive directement devant la borne, Ben, on choisit, c'est écrit, on pèse sur euh, CCS Combo si on a besoin de ce, ce pistolet-là, ou on pèse sur euh, le chat de mots, puis c'est seulement un à la fois qui va être utilisable. Ouais. Donc on va avoir la pleine euh, puissance pour recharger le véhicule à 50 kW, qui est très, très, très rapide. Une fois que tu as assis ce genre de borne là tu vois exactement où est que l'électromobilité s'en va. C'est. On... Écoute, moi je regarde ça, là, genre, je vois ça aller, les chiffres, c'est c'est mesmerizing c'est hallucinant ça, ça, ça en est presque un, un, un tour de magie de voir autant d'électricité passer à travers un fil puis aller recharger une batterie gigantesque alors que mon téléphone cellulaire doit quand même prendre 8-10 heures pour se recharger ou mon iPad aussi là. donc c'est très très impressionné la, la, la technologie derrière ça qui euh, va permettre parce qu'on n'a pas le choix, il faut recharger le plus rapidement possible, puis tu recharges soit avec une, une, une volt, avec une station d'essence, puis en cinq minutes, tu as fait ton plein, ou bien avec une borne de recharge haute vitesse, là, les gens vont avoir le choix finalement, puis je pense que la grande majorité des gens qui font des déplacements un peu plus longs, de façon euh, semi-régulière, quelques fois par mois, vont opter pour le véhicule 100% électrique, avec le port de recharge haute vitesse, alors que ceux qui ont vraiment besoin de se déplacer de façon quotidienne ou hebdomadaire à faire des longs trajets, bien, ils vont continuer à opter pour un véhicule comme le Chevrolet Volt parce qu'il remplit tous les besoins. Puis quand on est à la maison pour faire une petite routine euh, euh, urbaine, ça remplit le besoin 100 électrique. Puis quand on a besoin d'affaires faire des plus longues distances, bien, le véhicule le remplit aussi les besoins. qu'on mentionnait euh, tout à l'heure, la Chevrolet Volt version 2 va arriver avec une batterie plus grosse, avec un prolongateur d'autonomie qui va être plus efficace, parce qu'en ce moment, le moteur de la Volt, il prend du super simple. Ouais, ouais. Ça coûte cher, ça, ça c'est pas hyper économique. Euh, il donc, est, ça, est, pas, est, pas, est pas nécessairement euh, super euh, frugal non plus, il est à 6 litres 100 km ça. quand Six on roule en décembre. 7 ça. à 8, donc c'est ça, il ouais. y a des gens qui calculent ça, puis ils disent, ben, Pourquoi j'ai racheté une Volt euh, si je fais seulement de la route? Autant me prendre un, un autre véhicule comme euh, peut-être une Toyota Prius qui va être beaucoup plus frugale que la Chevrolet Volt euh, pour les mêmes distances. Oui, mais la, la Volt a l'avantage que si vous faites des courts trajets, vous faites pas 60 km par jour, vous allez pouvoir faire la majorité de votre, euh, votre distance sur, euh, sur toujours sur le, le moteur électrique. Exactement. Fait que c euh, je l'ai fait moi-même, je travaille à 54,7 kilomètres. De chez nous. Puis avec la dernière volte que j'ai eue, j'ai fait toutes mes allers-retours pendant toute ma semaine avec zéro litre de sang, Je l'ai retourné avec le même plein chez Chevrolet. Fait que je veux dire, c'est bon. Ça, ça démontre aussi que tu as appris à conduire des véhicules électriques, puis tu as eu de l'expérience avec d'autres véhicules auparavant. Sûrement que si tu avais commencé avec la Volt en partant tu aurais peut-être trouvé ça un peu plus difficile euh, comme expérience avec un véhicule 100% électrique, ou tu n'aurais pas atteint une autonomie aussi exceptionnelle. Donc, tu sais, tu as, as appris à gérer une autonomie. Tu en conduis un un petit peu plus mollo, puis mm -hmm. de temps en temps, mais tu testes le moteur, puis l'accélération, puis c'est hyper agréable. On a un plaisir fou à s'amuser avec ça aussi, parce que, on, on aime les autos. On oui. aime les autos, on aime les autos performantes. Puis euh, les véhicules électriques, c'est ça que euh, les gens les essais les premières fois sont toujours impressionnés c'est le fait que c'est performant c'est ouais. performant par un compartiment à un véhicule de même euh, calibre pour un, un prix euh, qu'on pourrait dire similaire à l'utilisation euh, mensuelle qui, euh, qui donne beaucoup plus de plaisir d'accélération, de torque, etc. Ouais, moi, je vous, je vous, si, vous, si vous êtes sur le marché pour une petite auto électrique là, vous voulez quelque chose de petit, vous voulez quelque chose de, de, de, de fun comme, comme on pourrait dire là. Moi, je vous conseille d'aller essayer la Spark. Euh, Ce n'est pas confortable. Je les ai essayé toutes d'une traite. J'ai suis, suis quand, quand même été chanceux de d'une semaine à l'autre sauter d'une voiture à l'autre. Euh, la, la Leaf, d'après pour l'instant, c'est la reine des voitures électriques. Ça mm -hmm. dire. Cinq, cinq passagers, il y a un coffre qu'on peut qualifié de coffre <rire> où on peut aller faire une, ép une épicerie sans avoir sans peur euh, de trop le remplir. Il y a mm -hmm. de la place, euh, c'est confortable, ça porte pas dur. C'est vraiment une berline, tu confortable que monsieur et madame, tout le monde pourrait aimer puis apprendre à vivre avec. La Spark, on dirait, vu qu'elle est petite, le poids des batteries, tout ça, ça la rend plus dur, ça porte plus dur. Mais... Je veux dire, en mode sport, là, une petite bébite comme ça avec 400 livres-pieds de couple ou en avant, là, je ne sais pas, là, mais je l'ai mis en mode sport une coupe de fois. Là. OK, tu t'accélères rapidement, tu manges 5 km d'autonomie, mais <rire> ça en vaut tellement la peine quand tu n'es pas à la merci, de as 5 km là que tu aurais pu avoir pour te rendre jusqu'à une borne là, ou jusqu'à chez vous. C'est tellement le fun à conduire. Fait que si vous êtes sur le marché... Tu 160, 140 km d'autonomie, c'est suffisant pour vous pour faire vos petites affaires. Allez voir la Spark. Juste le problème, c'est qu'elle a dure à avoir. Il faut là, vous ayez chez Bourgeois à Rodden pour vous en acheter une. <rire> mm -hmm. Puis elle est usagée parce que des neuves, GM ne veut pas y vendre aux particuliers, mais elle est tellement le fun à conduire. C'est mon coup de cœur fun. Mais tu sais, demain matin. C'est ça aussi, c'est que c'est un, un véhicule qui est. Euh qui semble être orienté un peu plus pour euh, les jeunes. Ouais. Est un véhicule qui n'est pas tellement dispendieux, qui est tout petit. Tu sais, quand tu n'as pas de famille, là, tu vas asseoir tes chums en arrière, euh, tu n'as pas vraiment de, de supermarché à ramener, de, de commandes de chez Costco à ramener, donc euh, tu as <rire> ouais. un petit coffre en arrière qui n'est pas plus long que mon avant-bras. Je l'ai mesuré puis il n'y a pas grand place là-dedans. Non, non, Ce non, n'est non, non. pas vraiment pour euh, des, des, des grosses familles. Là. Le véhicule, de toute façon, tu le vois puis tu le sais déjà en, en le voyant. Euh, c'est pas en regardant les photos qu'on peut savoir. Non, non. Mais euh, de ce côté-là, c'est un petit véhicule qui est vraiment fun à conduire, euh, qui peut même être, peut être un peu dangereux à la limite, euh, parce que l'accélération est tellement vive que les petits roues en avant, ils, ils dérapent assez rapidement. C'est des petites roues sur ce véhicule-là aussi. Ouais, c'est des, des pneus à faible résistance de roulement. Fait que mm -hmm. quand on lui donne un peu de, de puissance au rouge en avant, c'est sûr que ça glisse. Mais bon, ça reste ça reste le fun. Mais on va espérer quand même que GM Canada, qui nous l'avait promis. Ils nous l'avaient promis, puis ils ont changé d'avis à la dernière minute. Tu sais, promis, mais tu sais, derrière les, les portes closes, ils ont changé d'avis, puis je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce qu'il manque une occasion. Peut-être c'est parce qu'ils ont quelque chose de mieux à nous présenter plus tard aussi. Peut-être sais... c'est simplement juste ça, qu'ils disent, c'est un, un, un, un stop-gap comme véhicule pour remplir certains besoins pour certains États, puis que quand leur vrai véhicule euh, un petit peu plus gros euh, qui va, va peut-être être plus euh, prisé par les jeunes familles euh, au Québec, au Canada, avec une meilleure autonomie, avec la, la, la batterie à haute densité, mm -hmm. peut-être dans ce temps-là, c'est ce qu'ils veulent nous offrir aussi. On ne sait pas ce qu'ils ont euh, de prévu. Hein. Donc, euh, tu sais, on, on fait toujours... Euh, Des déductions à ce niveau-là, mais moi, j'ose euh, espérer que c'est pour euh, un meilleur véhicule à nous offrir un peu plus tard. Oui, mais euh, je, je pense qu'il manque quand même une opportunité parce que c'est une mode dit de belle carte de visite. Mm -hmm. Tu es capable de faire une voiture qui est le fun, qui a une bonne autonomie. Je veux dire, ce qui est le fun aussi la, dans la conduite de la Spark, c'est qu'elle ne donne pas juste ton autonomie euh, que tu devrait avoir, mais elle te donne aussi un, une gamme d'autonomie. Fait que as comme ta, ta boule est au centre, elle te marque, mettons, 138. Si tu conduis super bien, tu peux aller chercher 175. Si tu conduis comme un pied, tu peux aller chercher 120. Mais elle te donne une un espèce de palette d'autonomie de, de, que tu vas pouvoir aller dedans. Puis elle va te montrer aussi si tu conduis vers avoir plus d'autonomie ou vers avoir moins d'autonomie. Je trouvais ça super intéressant comme système. Fait je trouve que c'est un bon produit, ça, reste, ça, serait, ça serait vendu aux jeunes. Avec le rabais gouvernemental, ça sortirait à peu près à 25 pièces neufs. Euh, bourgeois les vend pas hyper chers, ils sont 27 je pense, usagers, puis quand je parle d'usagers, ils ont peut-être 5-6 000 000 km dessus. Mais mm -hmm. ça reste que tu sais, si c'était vendu neuf avec tout ce que ça vient avec, ça serait, ça serait le fun. Mais bon, dans, dans le cas, moi, j'aurais aucun problème de d'acheter et importer des États-Unis pour juste pour en avoir une. Mais c'est plat. Mais je peux comprendre, GM, qui ont peut-être, comme tu dis, d'autres choses d'un carton, euh, parce que je pense que la semaine passée, je ne sais pas si tu as vu ça passer, ils ont, euh, ils ont réservé le nom Bolt. Oui, oui, oui, absolument. Est-ce que c'est -ce est pour euh, le produit qui s'est supposé situer en dessous de la volte? Euh, peut-être, parce qu'il y a des rumeurs que la Volt va être le produit plus haut de gamme puis la, la, la Bolt serait ou l'autre, il y aurait un autre produit avec un petit peu moins d'autonomie en dessous, je ne sais pas si ça va être deux autos complètement différentes ou une Volt avec deux, deux batteries différentes, mais en tout cas, ils ont, ils ont mis ce nom-là, ils ont réservé ce nom-là Pour le copyright, ça va te donner quelque chose. C'est amusant comme nom aussi. C'est comme un lightning bolt. Ça, ouais, ça réfère quand même à l'électricité, etc. Qui va peut-être aller être un peu plus vite, un peu plus sportif. Peut-être. Moi, je verrais, je verrais ça comme une voiture plus sportive. Quoi. Tu sais, la Volt, moi je la regarde de, je la regarde de loin c'est cute comme véhicule. C'est loin ouais. d'être là. Bien, je, je sais pas, je ne sais pas ce qui s'en va avec ça. J'espère juste que ça va débouché à un moment donné. Euh, parce que, je veux ils ont un bon produit avec la Spark. C'est juste plate qu'ils gardent pour, pour eux autres. Mais, euh, mais bon. Mais on n'a pas. On a, toi, on a, on a dit que tu as passé un an avec ton auto. C'est une leaf que t'as, on a pas C'est une 10 livre c'est vrai. C'est une 10 Puis écoute, euh, mon premier voyage que j'ai fait, c'était 155 km. Là. Euh, puis j'avais absolument aucune expérience. Je suis parti, puis je me suis dit sûrement que je vais me rendre. De toute façon, je n'avais pas le choix. Il n'y avait pas de borne entre. Okay. <rire> Donc, c'est. même si ça serait arrivé, disons que, en plein milieu de mon voyage pour me rendre euh, au... Je, je, je me dirigeais au Vermont. Euh, en plein milieu de mon voyage, euh, que j'aurais manqué d'autonomie. si ça serait quand ça a flashé puis euh, « Let's go, tu as besoin de recharger bientôt » puis la borne là, à 240 volts était trop loin, ben, je me serais arrêté à quelque part puis je me serais branché sur 120 volts. Tu Au début, il faut que tu te donnes un petit peu une chance d'apprivoiser un véhicule pareil. Ouais. Puis, ce n'est pas la fin du monde des, des prises 120 volts. Il y en a comme partout. Ouais. Donc, tu apprends une leçon. C'est comme une petite tape sur la main en disant « Ah, j'ai mal prévu mon affaire » ou « J'ai mal organisé mes choses ». Puis, comme je te dis, on en parle en ce moment. Moi, j'en parle en riant parce que les, les, les proches, la prochaine vague d'électromobilistes n'auront pas à avoir ce genre de sentiment d'anxiété, de, de, de, d'autonomie. Parce ouais. que des bornes, il va y en avoir de plus en plus. Puis, il va y avoir les bornes haute vitesse. Puis, tu n'auras pas besoin de te dire, bon, mais je vais perdre une heure ou deux à aller me recharger. Tu, tu vas attendre quelques minutes, puis tu vas continuer. Puis, tu vas trouver ça juste le fun, parce que tu vas pouvoir échanger avec d'autres personnes. On, on fait partie d'une communauté. C'est ça qui est vraiment le fun. Tu l'as sûrement remarqué aussi. Le monde qui a des véhicules électriques, Se parle, se salue. Mm -hmm. euh, C'est vraiment le fun. On sait qu'on peut compter sur euh, les autres aussi. Euh, si jamais tu arrives dans, à quelque part et tu, tu manques d'autonomie, justement, ben' tu sais qu'une personne qui est dans le coin, il, il va mettre sa borne à partager, sa borne domiciliaire à partager sur PlugShare, tu peux y envoyer un petit message, l'appeler puis dire écoute, peux-tu aller chez toi parce qu'il n'y a pas de borne publique autour euh, de ton, dans ton coin On le fait, là, on, on se le prête, on n'en met pas d'argent pour ça. C'est ce sentiment de, de communauté qui, qui est super le fun, qui est intéressant, puis euh, qui nous ramène euh, justement au, au, au sentiment de communauté qu'on a peut-être perdu euh, dans notre société euh, de nos jours. Hein. Ouais, ouais, non, c'est bien. Puis euh, ça, quand Moi, c'est c'est Sylvain Huchteau qui m'a prêté une borne pour euh, en attendant. J'ai fait faire mon installation électrique, mais je ne mm -hmm. voulais pas acheter une borne là, parce que j'aimerais ça avoir le rabais gouvernemental la journée absolument, que je vais acheter ma absolument. borne. Absolument. Fait que Sylvain m'a prêté une EVDUT, puis il me disait « Ah, t'sais, tu, veux, tu pourrais la mettre sur PlugShare. » Je dis « Ah, Sylvain, je la mettrai sur PlugShare la journée qu'elle sera à moi, mm -hmm. <rire> parce que je me sentirais mal. » qu'il arrive quelque chose, quelqu'un la brise, quelque chose comme ça, c'est pas à tienne, c'est plat. Mais la journée que je vais avoir ma propre bonne, c'est sûr que je vais la mettre sur PlugShare pour que quelqu'un puisse venir se charger s'il a besoin. Parce que ça peut être le fun. Puis si vous hésitez à faire le saut, la voiture électrique, ça vous tente, mais ah ouais, mettez-le le problème de bonne. Vous avez un, un téléphone intelligent, vous avez une tablette. Télécharger l'application PlugShare, télécharger l'application euh, du réseau vert, télécharger l'application de circuit électrique. Euh, il y en a tout plein des applications qui euh, donnent des informations sur les bornes, sont où et tout ça. Puis, vous allez voir qu'il y, y en a des bornes. Là. Il y a des secteurs où il n'y en a pas. Dans mon coin, Valleyfield, ça, il n'y a rien, c'est le néant. Mais vous sortez un peu, vous allez dans, dans l'ouest de l'île, il y en a partout. Je veux dire, c est, c est, vous en allez vers Montréal, Laval et tout ça, des bornes, il y en a partout. C'est pas un problème. C'est juste de la trouver. Puis après ça, vous allez savoir où ils sont. Puis quand vous allez partir en voyage, vous allez savoir que vous allez pouvoir arrêter là pour vous charger. Là pour vous charger en vous en allant, ça va devenir une habitude. Tu sais, puis il y a un an, deux ans, les gens achetaient des bornes de recharge portatives. Mm -hmm. Parce qu'ils se disaient, bon, mais où est-ce que j'ai besoin d'aller? Il n'y en a pas de bornes publique Donc, je, je me transporte un, une borne portative. J'ai un fil de 50 pieds. J'ai plein d'adaptateurs pour me brancher dans différentes prises de, de sécheuses, de four, de soudeuses. Puis, euh, parce que les gens savaient qu'il n'y en avait pas partout. Là, maintenant, quelqu'un qui va me demander, est-ce que j'ai besoin de m'acheter une borne de recharge portative? Je vais lui demander, regarde. Regarde PlugShare. Puis, établi quels sont les, les chemins que tu utilises le plus. Regarde, est-ce qu'il y a des bornes sur ton chemin? Si oui, tu n'en as pas besoin. Achète-toi une borne que tu vas visser sur le mur de ta maison, puis euh, tu n'as pas besoin d'amener ça. Peut-être qu'un jour, ça pourrait être intéressant, mais en ce moment, euh, regarde, je, je voyage beaucoup, Luc. Je suis un mm. gars qui conduit énormément. Et euh, regarde, en, dans la dernière année, avec Manny Sanlif, je pensais faire 20, 15 000 km, j'en ai fait 33 000. Juste, juste un petit peu plus que le double. Juste, juste à me promener un peu partout puis à, à, à semer la, la, la bonne nouvelle électrique, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Euh, ouais. J'en ai jamais eu besoin, j'ai jamais eu le besoin de, de, de, de ou d'avoir eu le regret de ne pas avoir eu de bonne recharge portative. À, à chaque fois. Non, c'est peut-être arrivé une fois, mais je me suis satisfait avec une bonne euh, ou une prise 120 volts parce que c'était juste une fin de soirée, puis c'était à l'hôtel. Puis, ça chargeait un petit peu plus lentement, mais ça remplissait mes besoins de toute façon. Oui, c'est ça. Euh, ça les, les choses changent beaucoup, beaucoup. Puis, euh, d'un mois à l'autre, euh, d'une année à l'autre, ça change tellement. Puis, après ça, on, on, on parle encore des, des voitures à 160 km d'autonomie. Puis, je te dis, dans, dans un an et demi, deux ans, on n'en on parlera même plus de ça parce que ça va être... un un, un non-event, sera. il n'y aura aucun intérêt d'en discuter. Le véhicule va pouvoir faire les, les, les besoins, les routes que tu as besoin, puis ils vont pouvoir se recharger à très haute vitesse sur un réseau euh, comme le nouveau réseau Azra, qui, euh, qui va être disponible au Québec bientôt. Puis qu on, a, on est tellement fiers de ça, on, est, on a tellement hâte de voir ces bornes-là déployées un peu partout à travers le Québec. Toute la communauté... Euh, d'électromobilistes est extrêmement heureuse, puis en redemande. On aura d'avoir de plus amples informations à ce sujet. Oui, bon, ça va être intéressant, ça va ouvrir euh, la possibilité d'aller plus loin en, en moins de temps, tu pas pris d'attendre pour charger une demi-heure, puis tu vas pouvoir faire un autre bout de temps, un autre bout de, de, de chemin. Fait C'est ça, puis comme tu dis, T'sais, la prochaine génération, ceux qui achètent des voitures électriques en fin d'année ou au début de l'année prochaine on, vont avoir de moins en moins de problèmes, voir vont avoir de plus en plus de bornes. Puis la rumeur s'en va vers des voitures avec de plus en plus avec plus en plus d'autonomie aussi. Fait qu'à un moment donné, ça va ça, ça, ça va déboucher, puis ça va les, les gens vont avoir moins peur. C'est passer cette peur-là. Moi, j'ai jamais eu peur de ça, je veux dire, c'était mon intérêt d'essayer des voitures électriques, puis depuis que j'en conduis, je veux dire, je suis juste agréablement surpris à chaque fois que j'embarque dans une voiture, c'est silencieux, c'est confortable, c'est le fun, puis pour les amateurs de technologie, je veux dire sont remplis de technologie, ces autos-là. Là. Ah oui, les des ordinateurs sur roues. Là, la Leaf avec possible. Car Wings, là, je peux y dire, OK, je ne charge pas là, charge plus tard. L'application iPhone, je peux regarder à combien la charge est rendue. Je peux partir de la climatisation avant de m'en aller et dire, OK, chauffe-moi l'habitacle à, à tant, tel degré avant que j'embarque dedans. Euh, je c'est super le fun, là. mais c'est une voiture essence, on ne peut pas faire ça. Ouais, <rire> c'est des choses le fun. Fait que, euh, merci, Simon-Pierre, pour ton, euh, ton expérience. J'imagine que tu l'aimes, ta Leaf. La Leaf, c'est un véhicule qui remplit vraiment tous mes besoins. Je l'adore. Je l'adore. C'est pour ça que je la conduis autant. Euh, c'est un véhicule vraiment, vraiment le fun. Belle accélération. Euh, c'est mieux que ce que j'aurais pu trouver avec un véhicule à essence. Tu sais, je cherchais beaucoup un véhicule avec moins de, de, de consommation d'essence, mais qui avait quand même une bonne petite accélération. Puis Ça n'existe pas vraiment. Si tu accélères, tu consommes. Même si le, le, le moteur est euh, éco-bouche, euh, éco éco-énergétique, ouais, éco ouais, bon. ouais, ouais. ça, ça consomme. Aussitôt que tu t'accélères un peu trop, là, ça va faire du, du euh, 8-9 euh, litres par kilomètre. Même les diesels, je l'ai testé, puis je suis sûr que tu l'as testé toi aussi. Un diesel... Si tu accélères un peu trop, là, ça va consommer comme n'importe quel VUS. Puis <rire> le diesel, c'est bien bon sur, euh, sur la grande route, quand tu fais de l'autoroute, puis des, des vitesses vitesse constante, constantes. Mais en grand. ville, tu vas consommer autant qu'une voiture à essence régulière. Parce que hmm. c'est arrêt-départ, arrêt-départ, les diesels ne sont pas conçus pour ça. Mais sur la grande route, tu vas faire 1000 km avec un plein. Mais Moi, quand j'ai fait un, un Volkswagen TDI, Puis, euh, ma consommation n'a pas été si bonne que ça parce que j'ai passé beaucoup de temps dans le trafic. Fait que ça n'a pas été si extraordinaire que, que ça comparer à un véhicule à essence ordinaire. Donc, que non, les gens qui cherchent un véhicule électrique puis qui ont une petite famille ou qui euh, cherchent un véhicule peut-être un petit peu plus euh, grand ou eux-mêmes, ils ont sont de stature. Moi, je suis 6 pieds 3, donc 1,92 mètre. Euh, j'ai besoin d'espace, puis amplement d'espace dans ce véhicule-là, je transporte des, des vélos, je transporte beaucoup d'équipements euh, sportifs, donc euh, c'est un véhicule qui, qui est vraiment, il y a beaucoup d'espace, euh, qui est le fun, qui est abordable, puis en plus, il y a le port de recharge haute vitesse, puis pour moi, c'est important. Une, une recharge à 240 volts qui va vite, donc euh, 3-4 heures pour charger le véhicule au complet, puis euh, un port de recharge haute vitesse. Fait que ça, puis la, la Kia Soul, là, Ça va être deux véhicules, le Kia peut commencer à en produire beaucoup plus. Ça va être euh, une chaude lutte entre ces deux véhicules-là, je veux dire. Oui, je pense que ça va être eux qui vont, euh, qui vont probablement trôner euh, au, au top du classement. C'est pour ça que j'ai vraiment hâte d'essayer la saule, parce qu'à date, la Leaf ne m'a pas agréablement surpris. Parce que je m'attendais à ça. C'est quand même la voiture électrique la plus vendue au monde. Mm -hmm. mais euh, je m'attendais à ça. genre de voir ce que Kia peut faire. Euh, Kia, qui est, qui est renommée pour en donner beaucoup pour euh, un peu moins, genre euh, de voir ce que ça va donner. Mais c'est ça, c'est la dispo disponibilité qui va être difficile pour euh, la première année au moins. J'imagine l'année prochaine, ils vont peut-être ajuster leur, euh, leur type et en produire plus. Je pense qu'ils vont voir euh, l'enthousiasme pour ce véhicule-là euh, dans le marché mondial, puis qu'ils vont... Très certainement, parce que c'est leur but, c'est de rivaliser, puis ils ne l'ont jamais caché, c'est de rivaliser la Nissan Leaf, euh, autant en prix. Puis initialement, le véhicule devait se vendre 45 000 puis on leur a fourni le feedback des membres euh, de l'association. Et ils ont accoté le prix de la Leaf, littéralement. fait que ça, ça a été un, une grande victoire. Puis euh, là, maintenant, ça va juste être la disponibilité, puis le nombre de véhicules qu'on vont être capable de de produire par mois. Ah. J'ai grande confiance qu'ils vont le faire. Oh, quand qu ils, euh, quand qu ils vont s'apercevoir que les premières qui vont arriver ici vont se vendre comme des petits pains chauds, ils vont, euh, ils vont probablement réagir pour euh, la prochaine année de production. Mm -hmm. On merci. verra bien. Absolument. Absolument. Bon, ben, merci beaucoup, Simon-Pierre. On va finir ça euh, là-dessus. Si les gens veulent te rejoindre, comment est-ce qu'ils peuvent faire ça? On peut toujours euh, venir sur le site de l'Association des véhicules électriques du Québec au www.aveq.ca C'est là où on peut me rejoindre ou euh, lire toutes les chroniques, les blogs, aller sur des forums pour discuter avec d'autres propriétaires, voir des vidéos-blogs, euh, puis vraiment en découvrir beaucoup plus, lire les guides d'achat, les guides sur les, les véhicules électriques, sur les bornes, sur l'utilisation d'un réseau, sur l'autonomie, sur l'utilisation d'un véhicule électrique en hiver. On a tout ça. www.aveq.ca Oui, c'est une bonne place pour poser des questions et avoir des réponses à vos questions. Mmh, si, si vous n'êtes pas certain de quelque chose, euh, il y a sûrement quelqu'un qui a la réponse parce qu'il y a quelqu'un qui conduit l'auto que vous convoitez depuis déjà un bout de temps. Euh, sinon, ben moi, si vous voulez me rejoindre sur Twitter, c'est Ask Tu as aussi le compte Twitter de l'AVEC, qui est euh, Electric oh, Car. Ah oui. Québec écoute, Electric on... Car. Oui, c'est A-V-E-Q-C. OK. Euh, même chose avec Facebook, avec... Euh... Flickr, avec YouTube, on est sur tous les réseaux sociaux. Bon, fait que recherchez ça, vous allez pouvoir les trouver. Donc moi, Scalazormo sur, euh, sur Twitter, il y a la page aussi, il y a le, aussi, le compte du podcast auto qui est à Podcast auto, la page Facebook qui est Facebook, à, euh, Facebook Podcast auto, puis vous pouvez nous écrire à le podcast auto à gmail.com, puis vous pouvez me lire à chaque semaine sur Kijiji, euh, c'est fr.kijijiblog.ca, puis euh, fr.kijijiblog, ouais, je me trompe tout le temps, il que j'ai checké, à chaque fois je donne la mauvaise adresse, <rire> bon, fr.kijijiblog.ca, section vrai. véhicules, euh, puis à partir de cette semaine, je commence une série sur justement les voitures électriques, là, euh, ma, pour mon premier article, c'est ce que ça prend. Quand on achète une voiture électrique, donc des petites choses à avoir comme la borne, les applications et puis un fil de rallonge pour votre borne 110 volts, 120 volts. Si jamais il y a quelque chose, vous pouvez vous brancher au bureau si la prise est loin, comme moi. Mm -hmm. Et puis après ça, ben, ça va être les essais. Je commence avec la Focus, la Volt. Après ça, la Spark, la Leaf. Et puis quand je vais en avoir d'autres, je vais en rajouter. Mais Fait qu'on passe une petite trade électrique sur Kijiji aussi. Donc, là-dessus, je vous remercie beaucoup. Merci, Simon-Pierre, d'avoir été avec moi ce soir. Toujours un plaisir, Luc. Et puis, les autres devraient revenir dans les prochaines semaines. Je n'ai pas, pas congédié personne. Tout le monde est occupé. <rire> Martin travaille de nuit. Jean-François a l'air en vacances parce qu'il s'en est à la Rivière-du-Loup aujourd'hui. Ils vont revenir dans les prochaines semaines. Puis nous, bien, on se dit à la semaine prochaine. Bye, tout le monde.